Babu al-Fa'il, chapitre du sujet. Al-Fa'il هو l'ismu al-Marfou'u al-Mazkouru, hein, kabla hu, firluhu. Ca, c'est la définition de Al-Fa'il, هو l'ismu al-Marfou'u. Al-Fa'il doit prendre raf'a, d'accord? Donc, c'est pourquoi il fait partie des Marfou'at l'asma. Al-Fa'il هو l'ismu al-Marfou'u al-Mazkouru, C'est-à-dire, on doit avoir Al-Fa'il, et puis. El fa'il comme ça il sera fa'il sinon s'il va se positionner au début de la phrase il ne sera pas fa'il il sera mubtada il reçoit la fonction de mubtada si on va commencer par l'ism euh, donc euh, ça sera un mubtada et donc euh, il va dépendre de lui quelque chose euh, euh, euh, euh, par laquelle on va informer sur ce nom d'accord Donc Al-Fahrilu, Al-Ismul, Marfur al qablahu fi'luhu. al ou le sujet. Et al ism, cest c'est-à-dire le nom, qui est Marfur. Et dans le verbe est cité avant lui. Et dans le verbe est cité avant. D'accord? Son verbe, il est cité avant lui. D'akhala Al-Mudiru. D'accord? Euh... Mais au sens linguistique, le faire c'est plus large que cela. Dans le sens linguistique, c'est le maïne d'abord. C'est l'agent ayant produit l'action ou l'événement. Si on va euh, en dehors de la grammaire et dire quel est le et qui a fait cette action C'est l'agent ayant produit l'action ou l'événement. On va dire voici le et voici celui qui a commis cette chose, voici celui qui a fait cette, telle chose. Donc là c'est... Le sens linguistique Mais donc ce qui nous intéresse ici C'est le sens terminologique hein? Ici dans la grammaire Qu'est-ce que cela signifie C'est qui se trouve Et dont le verbe est mentionné avant D'accord S'il est mentionné C'est-à-dire si le fa'il lui-même Il est mentionné Avant son verbe Il sera appelé mubtada. D'accord Uh, quand on dit par exemple al-muallimu yadkhulu ba'da qalil al-muallimu yadkhulu ba'da qalil d'accord al-muallimu yadkhulu al-an al-muallimu yadkhulu al-an d'accord ici al-muallimu c'est un mubtada et ce qui va euh, venir après va nous donner un khabar une information sur ce mubtada d'accord donc al-muallimu c'est un mubtada Et yad khulu, donc il va. Cette phrase qui est une phrase verbale, je me' la fais lire, elle va nous informer sur ce mot sur ce nom, sur ce mot sédat. Mais ce qui nous intéresse ici dans Babel fa'il c'est plutôt cette structure qui est yad khulu mu alimou. Yad khulu, donc on a cité le verbe, un simple verbe c'est un verbe يدخل فعل المضارع مرفوع دكا كيس كي بيان ابري المعلم مرفوع فاعله مرفوع l'enseignant rentre hein d'accord si on dit l'enseignant rentre ici ce qui nous intéresse c'est juste on traduit le sens on traduit pas la structure on traduit juste le sens le المعلم hein c'est là où il y a donc on a commencé par le verbe et ce qui vient après c'est el fa'il دكار c'est الفاعل c'est le sujet donc الفاعل الذي ابن أجرم رحمه الله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومدمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهنداني وتقوم الهنداني وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما اشبه ذلك دونك بور لو الهندات دونك الهندات و بيان هنود سي لا في الجمع Uh, i, ça sera, un, mu'annath, salim, hindat, hindun, hindat, on ajoute juste l'alif et hindun, hindat, fatimatun, fatimat, ou uh, bien on fait, taksir, pour le terme hind, il accepte, taksir, On dit hind, ou bien, hunoud. Et donc, dans on a cassé la structure de, de, al-mufrad, et donc, ça, ça s'appelle, Très bien. وقامت الهنود لا ميم شوز زيد اون الزيدون اي سي جمع مذكر سالم ها اي اون دي قام الزيدون وقام الزيود ها قام الزيود اون لو دي اوسي ها اون دي اوسي دونك دون دون سو دون سو كاز سا صرا جمع تكسير تري بيان Lorsqu'il y a une vignette al Mufrad, et on est passé vers al Jem'â, on dit ça c'est un Jem'â muzakar Salim, ou ça c'est un Jem'â muannath Salim, ou ça c'est un Jem'â taksir. Si on n'a pas al Mufrad, pour l'ism il y a une autre chose qu'on dit, si on a que le pluriel, on n'a pas un Mufrad. On dit que ça c'est mûlḥq bi bi bi bi bi bi bi ه ملحق بالجمع que par exemple un nom qui n'a pas de مفرد par exemple ال اهلون c'est un terme qui a été cité dans le Coran Karim شغلتنا اموالنا واهلونا فالسفر لنا اهلونا le terme ال c'est un terme qui est ملحق qui est annexé à le puisque c'est un جمع mais qui n'a pas de مفرد on a un autre terme qui est ahel qui lui-même il y a de il ne signifie pas le le le mufrad donc ce terme ahelun reste sans mufrad il n'a pas de singulier donc il est annexé on l'appelle mulhak bil jame'ah c'est-à-dire mulhak bil jame'ah il y a mulhak bil jame'ah il y a mulhak bi al musanna bil musanna il y a le cas de ce qui ce qui est rattaché au al musanna c'est la même chose c'est lorsque on ne trouve pas un mufrad on dit, et on va trouver juste un muthanna on va dire qu'il y un Ça c'est pas un moufred, ça c'est moufred. C'est pas un muthanna vraiment, on est passé d'une structure initiale de un mufrad vers une structure du duel de un muthanna mais plutôt, ça c'est un mulhaq Ça, ça se rajoute. Comme pour le terme, par exemple, kilta. C'est un terme aussi qui a été cité mm -hmm. dans le Qur'an. Kilta al-Jannatayni mm atat uklaha. -hmm. D'accord? Kilta, hein, ou bien kila, hein. D'accord? C'est un mulhaq bi al-Musannah. C'est quelque chose qui se rajoute à al-Musannah. Très bien. Donc là, c'était à propos du terme al-Hunud. Donc on dit al-Hindat ou bien al-Hunud. Euh, comme dit ibn Ajram ici l'a mentionné, euh, qu'on dit qamat al-Hindatu. Wataqomul hindatu Waqamal hunud wa taqomul hunud Waqamati al hunud Wa taqomul hunud Très bien euh, Le sujet est de deux types Il a dit Le sujet est de deux types Zahir, celui qui est Apparent, d'accord Nous disons euh, Aussi celui qui est Autonome hein? Euh, Donc Et séparé par rapport au verbe Hein, et aussi, hein, il y a al-zahir et il y a al-mudmar. D'accord Ici, lorsqu'on a dit par exemple, qama c'est un sujet qui est zahir. Alors que lorsque on va dire, euh, euh, par exemple, qumna, ça, ça sera mudmar. Comment on va euh, y arriver D'accord Et mudmar c'est-à-dire un pronom. Hein, ou bien, donc c'est un sujet qui est pronominalisé. C'est un fa'il qui est. Pronominalizer. Fa'il, ala la kismin, zaher, wa mudmar. A zaher, jest comme dans les exemples précédents. Comme dans les exemples suivants. Kama euh, Lorsqu'on a dit kama zejdun, zejdun, c'est un sujet qui zaher. D'accord? Zejd s'est levé. Kama D'accord? Et euh, lorsqu'on dit c'est sujet zaher. Zaher. C'est un fa'il Louis Lui-même, lui c'est un sujet qui est zahir. On l'appelle zahir, apparent et autonome. Donc, il n'est pas relié au verbe. Il n'est pas rattaché au verbe. Hein? Mais il est séparé. Et ce n'est pas un damir. C'est plutôt un nom euh, à part entière. Comme dans les exemples donnés par Ibn Ajaran. Il tous ces exemples donnés de al-zahir. Il a dit très bien euh, comme, euh, comme aussi hein, les exemples on va aller voir euh, petit à petit. parce que arabe on a dit il y a le cas du singulier du pluriel le duel c'est deux le pluriel c'est et plus Il s'appelle un pluriel Mais dans la religion Comme on l'a mentionné une fois peut-être Dans la religion Le euh, jama'a c'est à partir de deux Mais ici dans la terminologie qui est de Le pluriel c'est à partir de trois C'est lorsqu'il est lorsqu y a trois au plus On parle de, de, de pluriel Et lorsqu'il y a deux c'est un duel C'est un muthanna Comme ici Au lieu de dire hein, On dit Donc les Arabes, ils évitent cette répétition, ils passent à Al-Musanna. Et s'il y a par exemple trois qui s'appellent Mohamed, ils ne vont pas dire Mohamed ou Mohamed ou Mohamed, ils vont dire Qama al -Muhammaduna ou Qama al D'accord Très bien. Donc euh, Qama al-Zaydani, les deux zaid se sont levés, et donc al-Zaydani ici, il est marfou, puisque -ce c'est un sujet, d'accord Kama z Zaidani, il suje. Et donc, rafi, est sujet. <tus> al c'est un al aussi, il est dans la position de al-fa'il. Il est marfou. Et donc, la marque de son raf'i, c'est uh, al Puisque c'est un salim. <tus> salim. Très bien. Uh... Kama al-Rigalu, hein, on, on a ici un nom qui est, al-Rigal, qui fait partie de jam'a al-Taksir, c'est pas un jam'a qui est régulier, hein, donc on a fait, on a pas fait le jam'a par l'wał, wa'noun, ou lia, wa'noun, comme jama al s'alim, mais on a dit al rijalu rajloun, rigal, hein, les jambes se sont levés. Ici, al-Rigalu, jam'a al-Taksir, il prend, le al-Rafa parad dhamma, al-Zahira fi akhiri. Ici, kama al-Hindun, قام الرجال او يقوم الرجال اه سي لا ميم شوز فاعل مرفوع بالضمه قامت هندن هندن سي تن اسم كي مفرد اي دونك يل برون الضمه دونك اسم مرفوع سي تن فاعل مرفوع بالضمه و تقوم هند دونك ايدام سي لا ميم شوز قامت الهنداني قامت الهنداني الهنداني سي مثنى كي غا برون الرفع بار الالف puisque c'est مثنى D'accord تقوم الهنداني c'est la قامت الهندات وتقوم الهندات الهندات ستن جمع مؤنث سالم c'est un جمع المثنى régulier qui va recevoir juste في اخره et donc ça c'est il reçoit الرفع بار قامت الهنود Al-Hunoudou, c'est un jamat teksir à partir de Hinde. Et donc, il va prendre adamma tout simplement. Kamat il c'est la marque de son raf, c'est adamma, D'accord? Et lorsque Ibn Ajram, il a dit, Qama akhouka, akhou, ça fait partie de Al-Asma Al-Khamsa. Et il prend ici, al raf, la marque de son raf, c'est Al-Waou, oh. parce qu'il fait partie de. Al-asma al Ton frère s'est levé hein? Ton frère s'est levé Yaquumu Ton frère se lève D'accord Donc euh, akhuka Donc c'est un ism Qui est fail Et qui est marfou Et la marque de son rafi C'est al-waw Et il est modaf Et al-kaf modaf Il est comme dans l'exemple précédent Qama gulami Qama gulami Mon garçon s'est levé Ou mon serviteur s'est levé D'accord « Mon garçon s'est levé »« Yaquumu Ghulami » Ici, également, le terme « Ghulami » Il se trouve dans la position de « Fa'il » Donc, il est marfou Et la marque de son « Raf' euh, » N'est pas apparente Elle est « Muqaddara »« Muqaddara ala maqabla ya il mutakallim » Parce que « Ghulami » Ça se termine par « Ya il mutakallim » D'accord ?« Qama Ghulamu man »« Ghulami ana aladhi asakallam » D'accord i Ghulami jest to, co jest w tym momencie, który jest w tym momencie, który jest w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w cet endroit il il est il est travaillé par quoi par al La marque qui va convenir à l'Yah et la marque qui convient à l'Yah, c'est Al-Kasra. mi, D'accord euh, Donc, on a vu cela donc, au début, donc, dans les premiers cours. Donc, Mena'a min dhuhoriha al-munasaba. Munasaba al-haraka al munasaba liya mutakalim. mutakallim Très bien. Il a dit euh, al Vahir et il nous a donné des exemples. Et maintenant, Ibn Ajr-Roum, rahimahullah ta'ala, ال ال دي والمضمر الفاعل كي مضمر الي اونومبر دو 12 ها كا دي نحو قولك ضربته ها دربت المتكلم ضربته المتكلمين وضربت D'accord, to jest, 5, c'est al-mukhatab. Et daraba, hein, wa wadarabu, wa daraba, wa to jest al ghaib To jest, euh, pour parler de al ghaib Très bien. Le sujet qui est mudmar, hein, c'est-à-dire qui est andamir, hein, qui revient à un damir, qui est un pronom, et en nombre de 12, isna ashar, et en nombre de 12, hein, 2 pour le sujet parlant, 2 pour al -mukhata. D'accord Le mutakalim, ça peut être un singulier ou bien un pluriel. Ou bien un pluriel. Il y a, donc, dans l'arabe, il y a le cas hein, donc, euh, du singulier pour le ou et le cas de. Donc, ça, c'est ana et le cas de, du pluriel et qui est Nahno. Ainsi, on est plusieurs et on est en train de, donc, de parler de quelque chose, Nahno. D'accord Donc, deux pour le, le singulier, c'est comme ici, d'arabso ou d'arabna. D'accord Et 5 pour le sujet à qui l'on parle, Al-Mukhatab. D'accord Comme on a vu dans les, dans les exemples et comme on va y revenir. 5 euh, pour le Mukhatab et 5 pour le sujet absent, pour le et l'absent. D'accord Al-Ra'ib pour le sujet qui est absent. Très bien. al mutakallim c'est comme lorsqu'on dit par exemple Darabso, j'ai frappé Darabso, donc euh, ici. Uh, Kwestie, które mamy? On a, On a ta, która jest damier al-mutakalim wachda. A ta, jest la marque, która uh, nous montre, jest da, le, le damir, le pronom de celui qui parle, et qui est tout seul, qui n'est pas pluriel, darabto. Donc, il est mabni al Il est filmachal i rafin il. il est dans la position de, de al-fail. Il est dans euh, rafin Darabna c'est pour le pluriel Pour le pluriel C'est-à-dire si euh, donc une jama'a sont en train de parler Darabna Na c'est un damir de Al-Mutakallim Celui qui parle Et il parle au nom d'autres personnes D'accord Darabna D'accord D'accord Ce na, c'est soit un pluriel, plusieurs personnes, soit quelqu'un qui est en train de parler au en, en nom euh, de, de na pour donner de l'ampleur à sa personne. D'accord Donc c'est-à-dire qu'il est en train de, de, de se donner une, donc, une, une ampleur et une valeur, une grande valeur donc là euh, parfois des auteurs ils, ils, ils, ils, ils vont s'exprimer dans le pluriel hein? il va dire nous allons voir aujourd'hui etc. comme en français aussi nous allons étudier et nous allons vous parler aujourd'hui de ce sujet etc par exemple d'accord euh, ça c'est une manière de, de, de parler euh, d'accord euh, très bien Donc euh, aussi darabta. Darabta c'est pour dire, c'est dire c'est toi. Darabta, tu as frappé, tu as frappé. Donc euh, dans tous ces cas, on a damir qui est fi maħli rafin Fail. Ha, fi maħli rafin f'āil. Il mabni ħal as-sukun, o mabni ħal dam, o mabni ħal al-fatḥ, comme ici darabta, d'accord? Fii rafin fa'il Ce qui nous intéresse c'est que huwa uh, Il est dans la position De prendre de rafin prendre, D'accord uh, Très bien Darabti Tu as frappé Pour parler de, donc, euh, Du féminin Pour s'adresser euh, au féminin Tu as frappé par exemple D'accord Uh, i kathar, e fi rafin il est vous avez frappé pour parler du duel d'accord et darabtoum, c'est pour parler d'un groupe uh, pour parler à un groupe d'accord pardon et donc c'est pour parler à un groupe féminin à un groupe féminin uh, très bien uh, ici par exemple dans, mm -hmm. ou dans, dans mm -hmm. darabtum ou darabtunna ta damir al-mukhatab de jemaa al mabni ala al-damm darabtu darabtunna mabni ala al-damm fi mahall rafin fa'il et en non c'est pour marquer le feminine et dans darabtum le mime, c'est pour marquer azdokur, darabtum darabtunna d'accord et maintenant on passe aux, aux, aux cinq derniers qui sont le لضمائر كيفا نحن al الغائب ضربا الفعل الضمير مستتر جوازا هو ضربا دكتور ضمير مستتر جوازا تقريره هو هو. ça veut dire que le pronom ou bien le verbe le sujet c'est un Damir, c'est un pronom qui, qui n'est pas apparent qui est مستتر qui n'est pas apparent qui مستتر facultativement donc il peut apparaître Donc dans la structure, il n'est pas incorrect de dire houa euh, mm. daraba, d'accord Ici c'est mustater mm. jawazen, ça veut dire hou houa, d'accord mm. Comme aussi darabetz pour hiya. Mm. pour euh, le féminin aussi c'est damir mustater jawazen, hiya darabetz, d'accord Jawazan. Mm. ça veut Daraba, mm. donc ça c'est pour euh, marquer le duel, daraba, soit D'accord euh, Yukalu limusanna euh, Al-Zukur Et pour limusanna al-inat On peut dire aussi darabata Daraba wa darabata Très bien Et aussi donc euh, darabu C'est pour le pluriel C'est pour le pluriel des hommes Darabu hein, euh, Ici on a Jama'a qui est un damir De Jama'a Al-Zukur al gaibin Ile mabini ala ssukun, darabu, mm. fi ma'hal rafim fa'il. Donc, il est dans la position de arrafi. il prend la fonction de alfa'il. Et darabna, c'est euh, darabna, darabna c'est-à-dire, pour parler de, de, donc, du pluriel qui est féminin, et qui est absent, et qui est gha'ib. Hunna darabna. D'accord? Damir al-inas, al, al gaibat m'abni al-fat, fi machale rafim fa'il. Très bien, donc là c'est Al-Fa'il, il a parlé de Beb Al-Fa'il, il nous a montré Al-Fa'il qui est apparent et qui est zahir et Al-Fa'il qui est un pronom, qui est un pronom, d'accord, qui est un pronom, qui est un damir, hein, qui est un damir, hein, qui est un damir, le damir il est soit euh, ratassé au, au verbe, soit il est moustâtire. D'accord, soit il est متصل soit il est mu-stacé. Il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Très bien. Bab maf'ouli alladhi lam yusm fa'iluhu wa huwa l-ism al-marfoug al lam yuzkar ma'hu Maintenant, on prend le chapitre de al mafoul al lam yusm fa'iluhu Non pas le maf'oul lui-même, lam yusm fa'iluhu D'accord. Donc chapitre de al mafoul c'est-à-dire l'objet, le, le, le, le, ou bien le complément, dans Al-Fa'il, le sujet n'a pas été mentionné. D'accord Il est également appelé Na'ib-ul-Fa'il. Ça c'est... Euh, le, le, le, le, il s'appelle aussi Na'ib-ul-Fa'il. Il se substitue à Al-Fa'il dans, dans la phrase. Il prend ses fonctions. Il prend les fonctions, ses fonctions grammaticales. Ses fonctions grammaticales, non pas ses fonctions... Sémantique, non pas le sens que c'est lui qui a fait le film, non, il faut a d'accord, doriba. Si on dit doriba ça ne veut pas dire que, donc doriba zeidoun, zeid Zayd a été frappé, mm -hmm. ça ne veut pas dire zeid a frappé, hein, c'est pas comme daraba d'accord, donc il, mais il, va, uh, il va prendre ses fonctions grammaticales, c'est-à-dire il va prendre la, la position et il va prendre aussi. Quoi? Il va prendre al la règle, hein? donc il va prendre, euh, ses, ses, fonctions grammaticales. Il ne va pas prendre ses fonctions sémantiques. C'est-à-dire, on ne va pas lui, donc, donner le sens, comme, euh, le fa'il, comme un fa'il. Mais ça, c'est un maf'oul, Lui, il est un complément. D'accord? Euh, il est également appelé naïb fa'il, ce qui se substitue ou qui remplace le fa'il, c'est-à-dire ce qui remplace le sujet sur le plan grammatical. Il prend euh, toutes ces règles, jami'a ahkamihi. Fa'imkan al-fi'lu madiyan, d'umma awaluhu, d'umma awaluhu, d'accord D'umma awaluhu, wa kusirama qabla Si S'il s'agit d'un verbe qui a al-madi, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir Pour parler et pour introduire on va dire Doriba, par exemple. On va donner Addam, au premier, à la première lettre, et on va donner Al-Kasra, d'accord À l'avant-dernière euh, euh, lettre. Doriba, d'accord Doriba, ça c'est Futiha, d'accord Doriba, c'est il a été frappé. Futiha, il a été ouvert. Hein D'accord Koussera. D'accord Il a été cassé. Hein D'accord ouaji euh, Hein D'accord euh, Très bien. <coughs> euh, très bien. ouaji Elle a été ramenée. Et jahannam, le feu, euh, existe maintenant. Existe. Ça, c'est notre croyance. La croyance des gens de la sunna, C'est qu'elle gêne wa al Makhlouqatan al-an El existe Makhlouqatan Wala tabidan C'est-à-dire qu'elles ne vont pas euh, disparaître La tabidan Elles, Elles vont rester Ceux qui vont être punis Dans le feu S'ils euh, sont mécrayants Ils ne vont pas sortir de ce feu hein? Ou s'ils sont des Munafeqin nifaq aqadi Ils vont y rester éternellement et euh, aussi les croyants ils vont rester dans, dans le paradis éternellement ils ne vont pas sortir ils ne vont pas sortir du paradis très bien euh, très bien, donc là il a dit comme dans Doriba d'accord si le verbe il est de al mudari' hein Duma awaluhu hu wa foutiha ma kabla akhiri Dakor, duma owalu comme dans le mahdi, Mais futiha ma kabla akhiri, comme on dit, yudrabu Ma yudrabu zejdun Dakor, yuftahulbabu Dakor, yujao, yujao, comme le prophète a employé cela, yujao, il a employé cela dans une parole Euh, c'est-à-dire, oui. très bien. Si le verbe est au passé, à Al-Mahdi, il prend Adam au début et al kasr avant sa fin, comme dans Doriba, il a été frappé, comme dans Khodiya, il a été jugé, Khodiya, ou bien il a été jugé, comme lamour d'accord Donc les gens qui ont demandé, qui ont demandé... L'explication de Arroya, de ce qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient dans, dans, donc en état de sommeil. Ils ont demandé cela à euh, Joseph, alayhi salam. Et donc, euh, lui, il a dit, «» C'est-à-dire, ce, ce, ce qu'il ce qu leur a dit comme interprétation, c'est une interprétation qu'il détient par al-wahi. Par al cest c'est-à-dire que cela va avoir lieu. « Qodiyal amr estafsiyan » D'accord Où qu'il a, il a été mangé, hein, où qu'il a, ou qu'il a, euh, ou, qu'il a, donc le blé, il a été mangé, ou bien, euh, qu'il a le gada ou, qu'il a le paamo, il a été mangé, le, le repas, par exemple. Fourira, hein, euh, al donc comme lorsque des, des, compagnons, ils ont demandé au messager, alayhi salam, hein, ils ont demandé, est-ce que, ce que tu nous, a, nous, nous informes ici sur euh, le, le, donc, le destin et sur euh, al qadar est-ce que c'est quelque chose euh, qui est en train de se produire hein? Euh, ou bien est-ce que c'est une chose qui a été déjà décidée il a dit ça a été déjà décidé hein? ça a été déjà décidé et que donc euh, cela il est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a écrit et il l'a créé. Et donc, notre fonction à nous, c'est de déployer l'effort. Parce qu'il y a des gens, euh, il y a Ferqatayn euh, qui, ont, qui ont pris les extrêmes. Hein? Mais les gens de la Sunna, ils sont sur le milieu, sur le juste milieu. Hein? Donc, euh, notre fonction, c'est de croire que cela... Donc, il a été décidé, Allah il le connaît, et donc il l'a écrit, et il l'a créé, etc. Hein? Et aussi de, de, de, de faire quoi De déployer nos efforts, de dé, déployer les efforts pour être parmi les gens heureux. Qu'on fasse l'effort pour être parmi les gens de Al-Sa'ada, pour faire l'effort d'être parmi ces gens par les invocations par l'effort par l'adoration par donc euh, les efforts de la recherche et du travail l'œuvre l'action la da'wa à Allah on fait tout cela pour être parmi les gagnants et non pas qu'on va dire comme on dit al-ghulas hein la qadariyah al ils ont dit euh, donc euh, Que donc euh, quoi puisque cela a été déjà écrit etc on ne va pas on ne va pas faire hein on ne va plus donc déployer l'effort etc et donc les autres qu'est-ce qu'ils ont dit hein, ça c'est une forme de mécréance alors je vais vous dire une, une chose simplement qui, qui montre cette mécréance les autres qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit que donc il y a des ils ont dit que Allah ne connaît pas ces choses avant qu'elles se produisent aussi ces gens aussi sans des crayons, que ce soit ça, il s'appelle des euh, comme ce que donc, Ibn Abbas il a dit donc si, donc, si je vais prendre l'un de, de parmi ces gens je dois lui triturer le crâne hein, ou bien je vais lui couper le nez hein, donc il a dit donc, cela pour montrer aux gens que ce Que cela est, donc, est une parole de mécréance et que, que ces gens de, ne devaient pas s'exprimer ainsi. Et les autres, euh, donc, qui, euh, dont, dont on a expliqué tout, tout à l'heure, le principe. Donc ces gens, ces, ces gens ils, ils sont égarés. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit après cela il, a, il, il nous a ordonné, notre prophète, de travailler et d'œuvrer. Et eux, ils ont dit non, on ne va pas œuvrer. Et donc voilà, ils ont contredit déjà le prophète avant de contredire donc euh, donc Al-Sharia tout entière. Très bien, donc là, nous, on revient Forir ramino, c'est-à-dire, il a été déjà euh, décidé. Hein, euh, très bien. Et, euh, donc, il a dit, si le verbe, il est au passé, voici, voici, et euh, s'il est au présent, ou bien Al-Mundari' le mudari' il signifie le présent il signifie parfois ce qui va se produire c'est-à-dire le mudari' ce, ce qui va se produire c'est-à-dire le futur, futur. d'accord euh, il prend dans ce cas adam il se prend dam euh, au début et elle fatha hein al-fath avant sa fin yu'kalu hein yu'kalu taam c'est maintenant ou bien euh, ce soir yu'kalou d'accord Mais euh, pour signifier le futur, on doit avoir une karina. On doit, on doit avoir un indice dans la phrase qui, qui nous dit que ça c'est le futur. Alors que s'il si n'y a pas de karina, il n'y a pas d'indice, c'est que c'est le présent. Très bien. Ainsi, euh, nous saurons que ce qui suit n'est pas un fa'il, mais un na'ib fa'il. Lorsqu'on aura cette structure du verbe, d'oriba. Ou yudrabu. D'accord? On va savoir que ce qui va euh, suivre n'est pas un fa'il. C'est un maf'oul la muza ma fa'ilu. D'accord? C'est un naib fa'il. On, on l'appelle autrement. Wahuwa ala qismayin zahir wa mudmar. Il est de deux types. Zahir wa mudmar. Al zahir, c'est-à-dire dont le sujet il est apparent et explicite. Comme tout à l'heure on a avec le verbe. Et al mudmar Dzięki le sujet w un Damir, Mudmar, Damir, un pronom tym przypadku, w tym przypadku, w tym przypadku, w tym przypadku, Amron, d'accord przypadku, w comme dans ces exemples przypadku, w tym przypadku, dans tym przypadku, w tym Zaid d'accord tym D'accord? w tym przypadku, w tym przypadku, d'accord كما lorsque joseph il a il a dit hein amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fiyaslabu c'est un mudari yuslabu al d'accord il a employé yuslabu damma avant sa i c'est et al-kasra avant sa Très bien. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de là-bas. Ce... Oui. Oui. Y oui, oui ça c'est... Euh, euh, euh, sur le plan stylistique, ah. sur le plan du style, hein, les, les gens de la langue, ils ont étudié ça sur plusieurs plans. Hein, que ce soit sur le plan de l'arabe ou que ce soit au plan de rhétorique, de la rhétorique de ah. ou bien donc... Euh, Sur le plan de, donc, de al et ainsi de suite. Donc là, c'est euh, donc les structures qui sont dans le Coran Karim sont des structures qui ont, donc, euh, donc, des, des, des, une signification. Très bien. Euh, Doriba, Doriba, c'est un Fi'l-Mad, Mughayar C'est un Fi'l-Mad, c'est pas d'Araba, c'est Doriba. Et là, sa structure, elle a été modifiée. Doriba, il est mabni ala alfetch. La mahalla humina l'airabe. Ici, si on va prendre cette phrase séparément, la Min humina l'airabe. D'accord? Et zaydun, d'accord? Zaydun, c'est un naib fa'il, marfouł. Zaydun, marfouł. Walamut raf'i, d'amadahir fi akhiri. Yudrabu, d'accord? O, c'est le cas de al-mudari'. D'accord? Al-mudari'. نقول المضارع إلى مرفوع ويسكون في النفع سوء الناسب أو النجازم أو علامة رفع إذا في آخره نقول شخص في الظاهر يضرب يضرب أكرم يكرم ده المدمر سي إلى دوز والمدمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي Waduribtuma, waduribtum, waduribtunna et puis doribtunna, doriba, d'accord? Donc comme on a vu tout à l'heure, donc deux pour le sujet parlant, almutakallim, euh, qu'il soit singulier ou pluriel, Doribtu et doribna. J'ai été frappé et nous avons été frappés. Hein? Et cinq pour celui à qui l'on parle, al almutkhatab. Hein, doribta, toi, dor, Doribsi pour parler au féminin, Doribti, Doribta, ça c'est pour le masculin, pour l'homme, pour le masculin, de toute façon, hein, et doribsi, c'est pour euh, le féminin, singulier, et Doribtuma, d'accord, vous avez été frappé, ça c'est pour le cas du duel, hein, Doribtuma, d'accord, et euh, Doribtum, vous avez été frappé. Hein, vous avez été frappé. Euh, C'est pour, pour, pour le, sujet absent, 5 pour le, le, le, le, le, Doribtunna le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, Euh, Doriba, c'est pour le duel, ils ont été frappés les deux, et Doribou, ils ont été frappés pour le pluriel euh, qui est masculin, et Doribna pour le pluriel et qui est féminin. Hein? Donc là c'est al-maf'aulu al ladi, lam yusam d'accord Donc euh, on prend juste une idée sur chaque euh, K, euh, par exemple, ici, donc, parce que c'est pas un est très détaillé comme le de d'Ibn Uthaymin, par exemple, hein, quitte à, si Allah, euh, donc, euh, facilite ces choses, hein, donc, on peut, donc, euh, les développer plus tard, inshallah, ta'ala. d'accord? Euh, mais ici, on, prend, on fait ces rappels et on, donc, euh, on apprend ces choses d'une manière concise. Teraz, trzeci chapit. Babu, i Babu, Moubzada i Walchabar. bab. To są dwa które są Qui prend un raf, marfou, il est marfou, et il est euh, donc débarrassé, hein, il est dégagé, il est débarrassé de al-'awamil al-lafdiyya, les agents qui agissent sur al kalam qui vont modifier al kalam les agents. agents d'accord Il n'est pas précédé d'un fi'l, par exemple. Hein, donc le on le pose dans la, en début de, de phrase, d'accord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 ah sallallahu alaihi wa sallam muhammadun sitan mubtada ay sitan khabar ah ici il y a un mudaf et donc allahi ism al jalal mudaf allahu khaliq kulli shay allahu sitan mubtada ism al jalal ici dans la position de al mubtada et khaliq si le khabar al khabar De ce mubtada, c'est l'information qu'on va apprendre sur ce nom qu'on a posé en, en, au début. Khaliqo, hein, kulli shay, hein? Khaliqo mada, khaliqo kulli shay. Donc là, ça, ça vient compléter ce nom qui est khaliqo, hein? ça vient compléter le nom qui est Khaliko D'accord, donc là, dit Al Moubada, al هو الاسم الخبر al الاسم Al-Khabar, Al-Khabar, Al-Khabar, al information al ce Al-Khabar, Al-Khabar, Au début Al-Khabar, Al-Khabar, al a Al-Khabar, Al-Khabar, Al-Khabar, Al-Khabar, al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 Ha? Zaid est dans la position de 2 donc qu'il est debout Zaidun qa'imun wa az-zaidan qa'iman hmm? d'accord zaidan c'est un ism zaidun c'est un mubtada, zaidan kie mubtada kie marfouw, al zaidan c'est un ism uski qui al-alif est muthanna d'accord wa qa'iman il est marfou' e il est par quoi par al-alif aussi parce qu'il est muthanna ها قائمين ها الالف نيابة عن الضمة لانه مثنى الزيدون قائمون ها donc c'est la même chose الزيدون إلى مرفوع دكار. مرفوع est مذكر سالم إي قائمون إلى مرفوع بق الواء عن الضمة ها دكتور parce qu'il est aussi Muzakar saalim. Nah, qayimuna, qayimuna. Très bien. Z, euh, voilà, <coughs> voilà. Nous avons euh, attribué al-qiyam le fait d'être debout à ah, Zayd. ilayhi hada al-qiyam. Had, had, had al-hala, had al-hiya. Asnedena hali Zayd. On a dit que Zayd il est dans cette position maintenant. D'accord? Auzaydunna imun a d'accord on va dire que il est euh, il, il est en train de dormir zaidun na'im il est zaid il da zaid da' d'accord il est un nawm on lui a attribué euh, la post, la posture de, euh, de donc de, du sommeil et on a dit que lui il est en état de sommeil maintenant très bien wa al-mubtada'u Il a dit Al Mubcada Wal Khabar il nous a défini Al Mubseda il nous a défini Al Khabar Il a dit Wal Mubseda U Khismani Zahirun wa Mudmar Fazvaher Fazahiru Matakh Dame Zukruhu D'accord Al Mubseda est de deux types Daher explicite apparent et Mudmar c'est-à-dire qui est un Damir Azahir est comme dans les exemples qui viennent d'être présentés. Les exemples que lui-même il a donnés. D'accord C'est comme dans. Euh, non. Ça c'est. Euh, dans l'explication. Non, pas. Euh, Ibn Ajrum il n'a pas. Euh, oui, c'est. Donc c'est dans l'explication il renvoie à ce qui a été donné par Ibn Ajrum comme exemple. ou Zaydani ou pour le, le, le singulier et pour le duel et pour le pluriel. Très bien, Azdahir. Et comme dans les exemples qui viennent d'être présentés. والمضمر إثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت, وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا لك أقصى ستا مبتدأ كي إسي ضمير أنا, أنا قائمون ونحن قائمون وما أشبه ذلك سليغيان سيد السويس تخيل Euh, et Al-Mudmar, il, il est donc euh, en nombre de 12 Il est en nombre de douze. Euh, de 12 types. D'accord. Euh, ana, je, nous, euh, n'ahno, nous. Anta, tu. Anta, c'est pour le masculin singulier. Et anti pour le féminin singulier. Et Antouma, pour le duel, pour le cas du duel. Et entum, vous pour le pluriel mukhatab, à qui on parle. Et entuna pour le pluriel féminin. Hua, maintenant pour dama er al-ga'ib. Hua pour euh, l'absent, pour euh, parler de, de quelqu'un. Il, hein. Et hiya pour parler d'elle. Huma pour parler du, du duel qui est absent, hein.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 i euh, si c'est des femmes, elles vont dire, na chnu muslimatun. Hein, muslimatun". Très bien. Anta, maintenant, pour al-mukhatab, pour, pour celui à qui on adresse la parole, anta muaddabun. Toi, tu es poli. Tu es poli. D'accord? Tu es poli. Anta muaddabun. Ici, il, il est en position de al-mubtada. Anta. Sodamir, il est mubtada i qui i damir, non pas daher, non pas comme al-waladu muaddabun, d'accord? anti muaddabatun, ou anti afifatun, hein, tu es poli, ou bien tu es chaste, hein, tu es pudique, les femmes qui sont pudiques, c'est-à-dire qui ne osent pas la voix devant les hommes, qui ne vont pas marcher au milieu du chemin, qui vont marcher parce que, donc, il y a même, dans la façon de marcher, la femme doit aller, donc, euh,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 Non pas qu'elles sont faibles dans, dans, dans, dans l'application. Euh, tu y es chasse ou tu y es pudique. D'accord Entoumé vous êtes sérieux ou vous êtes actif. antuma pour parler au duel. hein ici toujours c'est Dama Erissan, il prend la position de el Antum Mujidou, vous êtes bien guidé. Hein, vous êtes bien guidé. Et l'homme ne saurait être bien guidé sauf s'il est hein, sur la voie de Ahl sunna ou Al-Jama'ah. Là, c'est. Euh, donc, il est bien guidé. Hein, mais s'il est musulman, il est guidé au sens général. Alhamdoulilah, il a la guidée qu'il est musulman. Qu'il est musulman. Hein, mais euh, être bien guidé, est, il, est, il, fait, il fait partie de, de la secte sauvée. Hein, de Ahl sunna ou Al-Jama'ah, de as hein, Ça, c'est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 Pour s'adresser à un groupe de femmes, un groupe pluriel de femmes, un groupe, c'est-à-dire un pluriel féminin, vous êtes voilé. Vous êtes voilé, c'est-à-dire vous portez le voile. Oui, D'accord Comme Allah l'a ordonné, le voile. D'accord D'accord euh... Trzej, więc uh, Maintenant on passe à Damar Er Al-Gaib. Hua moussafirun. Il est en voyage. Hua. On a posé le damer qui est Hua, qui, qui nous informe sur al ghaib I on a dit Hua moussafirun. Il est uh, en voyage. Il est en voyage. Hia mouti'atun. Elle est obéissance. Hm. Elle obéissance. Hia mouti'atun. D'accord? Hiya mouti'atun. Sawamatun, kawamatun, hein, hier, elle fait la prière, assidûment, hein, et elle est, kawama, ça c'est, elle fait la prière, et sawama, c'est-à-dire, elle jeûne beaucoup, sawama, c'est une, ce sont là deux structures de al-mubalara, siratu mubalara, pour l'intensification, sawam, kawama, ça c'est une structure de al-mubalara ça c'est une structure de al mubalara c'est pour dire que que tel homme il fait cette chose beaucoup sawam koum d'accord euh, aussi lorsqu'on dit euh, aussi radban hein? radban c'est une sirah de al mubalara aussi c'est une structure de al mubalara d'accord lorsqu'on dit kazeb ça c'est grand menteur kazeb c'est une sira de al mubalara alors que la la sirah qui est normale c'est kazeb kazeb d'accord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 Et les gens de science, ils ont montré, hein, c'est-à-dire que la science, on l'apprend chez Ahl pas ou jamais, on ne l'apprend pas chez les gens d'égarement, hein. C'est comme ça qu'ils essaient de tromper des gens, etc., euh, par des choubouhettes, comme de dire que on doit rester ouvert, on fait ceci, on fait cela. Non, ça c'est pas une ouverture. Ça c'est euh, une ouverture sur le bâtel. L'ouverture doit être sur le haq, il faut ouvrir la poitrine pour recevoir le haq.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 Damir, ici, également. Et on a informé à propos de ce Mubtada On a donné al-khabar ghaibani. Ils sont absents. Hum na'imouna. Ils sont endormis, par exemple. Hum, on a posé al-damir, qui est un damir ici de al-jama'a. Et on a donné une information sur cela. On a donné al-khabar. al Mubtada ou al-khabar. Et hunna mu'allimatun. Elles sont des enseignantes. Hunna mu'allimatun. D'accord On a posé le, damir, al, niswa, al-gaiba, si on a posé aussi, al, al, khabar on a donné un, khabar sur ce damir qui est, qu'elles sont des enseignantes. Très bien. voilà, il a donné le mbczeda. Maintenant, al-khabar, al-khabar. Et avant de passer à, al-khabar,